Ma foi dans la famille al -Bai. Cela ne signifie pas que nous les adorons et les approchons avec l'abattage, la supplication et les autres, qui font l'ignorance des musulmans aujourd'hui.